Sorti, sortzi iral dakso senean euskal ijatia eta zortzi probintziak elkartea kantolatuli Agur deneri, buenas tarde bonjour, atu les auditeurs, hi to all our followers. You... Sortierialak zuzen, entzuten duzue, euskal diasporaren emankizuna kizuna, ordu bat eterriz Gaur, aipatuko dugu euskal ekonomia, gurekin izango dira Jean-Michel Larrazketa aipatzeko Mondragon Humanity at Work, lehengo MCC Mondragon daitzen zen empresa. Xabi Camino, euskal moneta, eta agurrak bere familiari bufalon, marti eta besteak. Pierre Mendibour, Erikoa, uh, l'Enda Caria, et Cooperativa, Bichente et Jérôme uh, Lespar, pardon, bueno, Jérôme Lespar, Gurekin Dada, Euskal Sortziko, l'Enda Caria, et uh, Berandouchago, le Gurekin, Sous-Sénean, Nouvelle-Beyorketik, Iker Goni, uh, Euskal Etxaren, et Ungaren Urtebetetia. Donc, vous êtes bien à l'écoute de Sortzireldak Sous-Sénean, Donc l'émission de la diaspora bas aujourd'hui nous allons évoquer l'économie avec Jean-Michel Larasquette euh, qui va nous parler donc de la Mondragon Humanity at Work, Shabby Camino qui va nous parler de Euskal Moneta, Pierre Mendibour qui va nous présenter donc de la société Capital Risque Erikoa, Jérôme Lesparre qui va nous présenter donc lui la société et les produits Euskal 8 et plus tard nous aurons donc Iker Goni pour évoquer donc euh, ce qu'ils effectuent pour les 100 ans le centenaire de l'Esqualetchia de New York escuchas Sorte Real de Exocenean, es la emisión radial para y con la diáspora vasca. Estamos eh, juntos durante una hora y media. Hoy vamos a, a, a tratar de economía. Y la economía con Jean-Michel Arrasquet. Eh, hablaremos un poco de la mondragón Humanity at Work, eh, que se llamaba antes MCC mondragón Con Xavi Camino, Euskal Moneta, el dinero vasco... Pierre Mendibour, eh, con Pierre Mendibour hablaremos de la empresa Ericoa, una empresa hiperalde que ayuda a las jóvenes empresas y también con Lespar, la empresa Euskal 8 eh, que se dedica también a productos para la, la escuela vasca y al fin eh, con Iker Goñi para presentar las actividades del Centro Vasco de Nueva York para el aniversario del, del Centro Vasco este año hace cientos años que se crea este Centro Vasco. Gaube et le Donc aujourd'hui le premier appel gagnera une invitation pour être avec nous hein, pour voir un peu comment euh, c'est cette émission quoi enfin euh, vous nous écoutez mais euh, si vous êtes avec nous c'est encore mieux. Donc euh, pour voir donc le 5 mai prochain où nous fêterons le 8e anniversaire de la création de Sortie Ariel Deluxe au Cinéan ainsi que une paire de bretelles Euskal 8 d'une valeur de 85 euros. Voilà et donc il faut appeler maintenant de suite là 05 59 59 30 60 Deitu oraintxe bertan 05 Bosh bederati Ogoi tamar Iruro goi Ala naibali maduzue Iguri mesubat ere Ez da diokan batartzeko Baiziketa Deibat Paxartzeko Be e-mailez irratiaabildua sortziprovinziak.com Facebooken badugu ere bai gure horria Sortzi errel dak Gure webgunea gunea Ogoita dugu beti Da ubebeiko et vous avez dit sortiprovintiak.com et vous avez téléphone Beritz c'est le bochboblati bochboblati il y a il y a il y a il y a il Robert tu vas bien tu do uh, uh, Robert, um, do you like Gauche? I do like Gauche very much. Uh, really? Well, eh bien, we won't hear goche. Excellent. No, no, we won't hear goche. We won't. No, listen teaser. Es <laughs> mundu altuzun seme ala betari Argentina urru gaitxile estado bat duetari Marroko, Afrika Shanghai, China ta berdin Australiati zuri bezembat maite dugunik guretzat ez Verserie Biscotcha apainduak origine tu swe? cerise sur le gâteau puntunet webgunean. Eta biskutza apaintzenik cerise sur le gâteau puntiu net elbidea. Ala voilà, belas euh, Egunon, Jean-Michel Barcato. Egunon. Ala, beraz, nula aurkestu Jean-Michel. Kuri komu loma luzea duzulako, gana usulainago errexazela enetako hori ega itia. Baina egia erre, da, erreten aldugu zide si la ipar aldeko eskui kaskuntzaren lendakaria, uai dela Bost bat, bat Gutsi gonintzen ere eh, ez Zira ere bai, bidarteko Izarbel Teknopolako Erakasle eta ikertzaile Baita ere, Mondragon Human Atworkeko, Universitateko Erakasle eh, Asoziatua, orduan Esplikatzen aldi guzu, zer den Empresa hori? Be, aztiko ez da Empresa bat Gaur egun deitzen da Mondragon taldea Mondragon Group eta azpitituuro bezala e, erabiltzen dute Humanity at Work. Mm. <coughs> Beraz talde hau da berrehun eta hogeita kooperatifen e, bilketa bat, bilduak dira talde honetan, Kooperatifa ordiek dira enpresak. Beraz, eh, batzu dira txiki-txikiak, eh, hogei, oita bost, oita mar, edo gutiago ere, eh, pertsonak, eta beste batzu dira erraldoiak, eh, fagor, edo ulma, edo oiek. Oiek, ja, hospitalde batzu badira, eta fagor batetan badira milaka pertsonak, eta Andes. ulma batetan ere. Eta beraz, hor, noiz sohtu eiztanda talde hori? hori? Beha, Mondragon edo arrasateko eksperientzia sortzen da mila beratzireun ta berrogeita seian. Amai. Eta lehen gauza da, apesa, beraz, arrizmen diarri eta apesa, agertzen da Mondragonen eta sortzen du eskola bat. Eta Amai. hau da lehen kooperatifa eba duzu. Amai. Eta gero lehen ekoizpen kooperatifa sortuko da mila beratzireun ta berrogeita mairuan. Eh, uh, lengo beste Justo vaidera o begoaita más guste. Bai, que iruru, gehi, iruru gehiago, gai, iruru gai. Bai, hori da. Eta beraz lehen kooperativa sortzen -xor -xor da orduan eta geroztik ba, orain berri hunta zerbait, badira. Eh, uh, ikusten da ldu sue eta suma langile beraz horotara gaur egun gutxi gora bera, ba, guti gura bera mila pertsona E, go tigorarera urrogeita amar eta zerbait emendik eta gero bestiak jasporan e, edo munduan e, zehar Hora? hori leiniz una ipatura ez badaki su biska euskal erritik campo kokatzen diren hoiak zenta barbar da estrasikiki or l'autre la batou que gagne tout ste bai bai bai badira asian e, Txinan, chinan badita e, indian e, thailandian Uh, gero ert Europan mm. Rumanean eta Polonean Eta hortik mm -hmm. ere Afrikan ere eh, Marroko, eh, ego Afrika mm -hmm. uh, Ego Ameriketan mm -hmm. Ere uh, Brasil uh, Mexikon, pila bat mm -hmm. Eta eh, Eta beraz, nolako oruk, Nolako lanak Proposatzen dituzte? Zerri Se, tenute, bada lamp bat, edo eh, nahi balin badut xartu eh, eh, nik eh, Mondragoneko taldearen enpresa eh, batean zer eh, jakin berdut egin edo eh, eukan berda espiritu bat edo lan bat jakin berda egiten preseski edo nola da? Komplikatu da da, eh? zerren eh, gaurregun gainera krisian mm. murgilduak dira tokigu zietan Eta beraz, e, xartzea komplikatu da gaurregun. Mm. Eta bada, nolabait, e, probazio bat, zira xartzen, xuxen, e, sozio bezala. Mm. Baizik eta horretik behar duzula, pasatu, e, salariatua hau bezala mm. e, gaurregun urte batzu. Baina eh, norski eh, fitxatze horiek egiten dira eh, garapenaren arabera, ez? Mm. Eta gaur egun, ba, beste sektore guzietan bezala eh, fitxaje horiek eh, gutxitu egin direla. Eh, alta, eh, de Talde, taldeak hobeki pasatzen du krisia beste enpresak bainoen, eh? hori argita garbi na. Eta hori beraz, beraz nula da gauzko hegoaldeko ekonomia orotara. Epazu ba, dugu krisia oh, beraz ba, daki zuen bezala gaizki. Mm -hmm. eh, gaizki hori eh, eh, korki eh, ba Espania restatuan oso oso gaizki mm -hmm. eh, Euskal Herrian ego Euskal Herrian ez hain baina ez oso ongi ere mm -hmm. eta gainera azken eh, mila um, bete horietan eh, nolabait eh, gaiz, gaizkitze naiko askarra ezagutu eh, ez da Uh, orain erranen nuke eh, Mondragon munduak eh, ba, askoz ere gutiago senditzen du eh, orain arte bintzat, senditu du orain arte eh, kristiaren eh, eragina. Eh? Eta komparatzen baldin badugu berazi pagaldeko ekonomiarekin, no? egualdekoa. Zenta egia egen, hori er, agetan duz eta asko jenden dako, Luzaz, ipar aldea egonda piskat berandu, edo, no. eta betia intzinatu eizanda beraz, ortadako, piskat gaur, Bye. ipar aldea girilako ere bainun baita franziako ekonomian, eta bon, orta dako. Banik erranen nuke, e, zuk bezala, norain <coughs> arte e, alazen, esta, e, bai e, ipar aldeko ekonomia zen e, ego aldekoaren e, atzetik ebilten beti, mm. eta orain e, momentu honetan erranen nuke alderantzizkoa dela. Beraz, nonbait erraiten algin uke Zubi batzuk sortzen alko Ginezituzkela ipar alde eta igualde artean elgar laguntzeko? Bai, bai, bai Originazmatzeko e, da Bai Uh, asmakizun honetara eh, eta alegatzeko kostatzen da ba, ba, e, eh? e, gure entzulek entzun duzu e, badira dira oino proiektuak egiteko bai. ala, beraz, eta ekartzeko zerbait gure lurre aldeari ere ez gira galduak hori eh? agen enuke ala beraz, Jean-Michel zu personalki, beraz e, zida ere bai, beraz e, eskuik eskuntzaren langi, e, lendakari, wa, e, bosturte eta zuik ontzida, noski munduan zer, bat. bai Eta... Ez euskuek eh, askuntzako lehen da kari bezala Ez, ez, ez Ez, ez. <laughs> Nuski, ez bakarik <laughs> Nen izan zira eh, gurentzule jakiteko pizke bat? Eh, Bo toki askotan eh, Ipar-ameriketan, ego-ameriketan mm. eh, Afri Afrikan Txinan eh, mm. eh, eh, Eta Europan zehar eh, Eta bidaiatzea hola eh, Atxe mainituzo Euskaldunakan? Bai Bai, e, bat zutan ere Euskaldunak edo direla edo izan direla ez takitenak ere Meksikon batez ere uh, Bitsia da e, Kusten duzu Odenda bat edo zerbait mm. eh, Arizmendi goratzen niz Ta joan nintzen ikusterat eh, andra hori, ta, haipatu ah, jo espanola, de, de origen. <risa> eta, <risa> etzeken bat ere, bat ere, eskaldun bat zer zen. Eta beraz, ez eh, eh, ezzuk esplikatu diosu, hoduan, zer zen? Piskat. Non bait, <risa> nortaxun bat ekarri diosu. Beraz, eta eh, orta lako ere bai beha mankizun hori egiten dugu, piskabat, ebe gure entzulek, batzuk kuriositatea dutelako, zer da eman kizun hori, eta be sa piskabat zabaltzeko ere bai nortaxuna, irratiare e bitartez, eta entzun dezan pixka bat ebe zer den hemen Euskal Herrian. Nola bizitzen dugun guk gaur Euskaldunak Euskalegian eta nola diasporan bizitzen duten eien Euskaltasunak gaur ere, eta hori importantean da guretzat ere bai zabaltzea, gure entzuleekin. Mil eskerra un dibat, Jean Michel. Horain txiberten... Uh... <coughs> Siegetzen dugu, ebe proxatzen dagozuet, ordan, joan den imankizunan, ukan mesu bat, Jean-Louis Bergara, erran zaukon, igori zaukon musikabat, eta erren joan, Jean-Michel, bidalina huzu, Jean-Louis bidalina huzu mesua nede Facebookan, ne ezin dut paxatu zuzenen erretien, eta itza eman nion, ala paxatu konuela, beraz, e, poxatzen dagozuetan zutea, Jean-Louis -Jean Bergaren musikabat. Jean-Louis Bergaren musikabat. zi eunta hogeita mairu orduan sortu da doxemari mendiguru emeretzi urtetan Kaliforniai buruz entantzioan diekin egiteko diru kura izaten delakotz mundu honetan zero Santo ric francisco gallegna Ka diskide meregaldia us usted de teritea ikoraegia no llai duriituai caliniaal día haedo goletako charmmantatokia diru egiteko nun San ai di roetego Mag che do temmen Na cena che ti Eghiva teangoña che goteko mi eszna in sela entor un Jean-Louis Bergaraín Itza Itza Beras Enzo Jean-Louis musika bat euh Nonobeki detsnenan Jean-Michel, on va quand même traduire ce qui a été dit donc effectivement il nous expliquait un peu le fonctionnement du groupe Mondragon avec toutes les déclinaisons qu'il y avait il y avait la le groupe général qui s'appelle donc le groupe Mondragon et en dessous il y a un titre qui s'appelle donc Humanity at Work qui regroupe à peu près au total on va dire 200 coopératives c'est la première il me semble coopérative qui a existé en 40 6 euh, si je me en 43 46 tout à fait et euh, et aujourd'hui c'est quand même euh, la plus grosse coopérative mondiale, c'est devenu une référence, il s'en est créé un peu partout sur le modèle de la MCC de de cette MCC euh, et de ce groupe dans le monde euh, en Argentine notamment mais euh, Et il euh, y en a partout aujourd'hui, il y en a un Asie, il y en a un Afrique, il y en a en, Asie, en, a en, Afrique, en, a, euh, en Amérique latine. Euh, donc ensuite nous avons évoqué effectivement donc le, le groupe euh, emploie environ 100 000 salariés. Et euh, forcément euh, de nos jours, en période de crise, c'est quand assez délicat. Et donc Jean-Michel nous expliquait également que euh, la crise à Negoaldé était quand même euh, moins grave, même si elle est grave, que dans l'Espagne en général. Mais ils sont quand même moins bien lotis que nous ne sommes ici à Niparaldé. Et donc, on aurait évoqué, tiens, pourquoi pas créer des ponts économiques entre le nord et le sud, créer des activités euh, économiques nord-sud euh, pour développer une entraide. Pourquoi pas que ça rapporte encore plus aux pays basques. Voilà, bon, on parle un peu comme... Euh, euh, Jean-Michel, tiens, d'ailleurs, tu, tu, tu veux, tu veux l'expliquer en espagnol <coughs> Puedo intentarlo. <coughs> Génial <rire> Pues eh, el grupo Mondragón entonces se llama hoy en día Mondragón Group y tiene como un subtítulo eh, que dice Humanity at Work. ...este grupo es un grupo de libre adhesión donde pueden eh, adherir las cooperativas... Eh, ...hay como hoy en día más de 200 cooperativas que, que forman este, este grupo... Eh, ...un total de un poco menos de 100.000 personas... Uh -huh. eh, diría como 60.000 o 60 y algo mil que son eh, socios que son cooperativistas es decir que son propietarios de, la, de las empresas uh -huh. eh, un poco el modelo de las scop en Francia y uh -huh. eh, Están eh, hoy en día en un desarrollo a nivel global ¿no? eh, y tienen implantaciones en, eh, pues desde Asia, desde China, Tailandia, India y más. Eh, Europa Central también, bastante hoy en día. África, como en África del Sur y, y Marruecos y en el continente americano, evidentemente, y sobre todo América Latina. Mm. donde hay implantaciones muy fuertes en México, en, en eh, Querétaro en particular, mm. y, y otros en, en los países de, de América Latina, de, de Brasil, de, de Argentina, etcétera ¿no? ¿Y la economía? ¿Cómo se fue? Nuestra. Nuestra y la de ellos, de Nígualde. Ah, bueno, pues eh, yo diría que en Igualde la crisis eh, se, se está padeciendo duramente eh, hoy, sí. aunque sea con una, un impacto a nivel de desempleo Eh, más o menos a la mitad de, de, de lo que conoce el Estado español en su conjunto. Uh -huh. uh, diría también que la zona de Mondragón es una zona que conoce poco desempleo ¿eh? en relación uh -huh. al fenómeno cooperativista. ¿eh? Creo que uh -huh. también es, es importante decir no eso. son las montañas. No sé. Bueno... Por, probablemente por parte, pero pero también creo que la, la, la, las fórmulas eh, económicas mm. y las fórmulas de empresa que tienen, eh, pues tienen eh, este dinamismo propio ¿no? que mm. hace que pues las empresas son de ellos. Mm. Entonces saben muy bien que, que tienen que ir para adelante y saben mm. también muy bien que para ir, para ir para adelante tienen que hacer sacrificios. Hay, hay varias cooperativas que han bajado los salarios, por ejemplo, mm. eh, en decisión de ellos mismos, porque la decisión en la cooperativa es, está de tomada salario. por la Asamblea General de, de los trabajadores, de, mm. de ellos mismos, ¿no? Mm. Y después la última pregunta que me hiciste era en comparación la comparación entre Igualde y Parralde, pues yo diría que hoy en día me parece que la economía de Parraldé va bien mejor que la de que la de Igualde. Mil mm. gracias a Michelle Robert. Small translation. Sure. I'll do a quick uh, resume for what uh, Jean-Michel said. Uh, he was speaking about uh, the Mondragon, uh, Mondragon Group, and underneath that one is the Mondragon Humanity at, at Work, <clears throat> which uh, groups together 200 uh, cooperatives, and under that umbrella are approximately 100,000 workers, making it the biggest cooperative in the world, uh, based at, in the Basque Country, but with uh, also presence in uh, Asia, africa and latin america and he also discussed a little bit about uh, the current crisis as whereas the cooperatives have have helped in the basque country by limiting it, its effect um it's still uh within the northern basque country the economy of france uh has felt that the crisis a little bit a, bit a little bit less and then maybe within the future that there could be bridges between the groups in the northern basque country and the southern basque country that could work together Hala, beraz, uh, bai, segitzen dugu, hein? gure mankizuna, beraz, 2002 urtetik Europako uh, orotera mazazpilu galdetan erabiltzen dugu euroa. Bailan, uh, 2002 urtahilaren ogoetan maikatik erabiltzen ahal dugu ere bai euskal moneta, Euskoa Euskoa euh contenesnta gomita bon euh Badu Elebai importante sibat Badu familiar diasporane Chabi Camino Agur non la sira comment vas-tu Chabi bonsoir à tout le monde ça va très bien alors tu as de la famille euh à Voilà, tout à fait. Euh, J'espère qu'il m'écoute. Et ouais. donc, j'ai un peu la pression parce que, euh, <rire> vous savez, c'est la famille justement à qui il ne faut, faut pas raconter de salade. Et donc là, je vais faire attention à ce que euh, je vais dire. Rarement chez les Caminos. Rarement chez les Caminos. <rire> tout à fait. Orduan, et jusqu'à bientôt, nous avons un peu de la pression qui nous a dit qu'il Camino. Il y a une petite Camino. Voilà, il est là. Buffalo est un Camino. Il y a un peu famili handi bat eta dionden emankizunan aita kaxenok erantza hukun zela eh, daitu behar Buffalo Wyoming idia baiziketa uh, Buffalo Arnegi alors orduan zer da euskoa sekoa le euskoa alors Xabi Donc en fait, le Shkou est une monnaie complémentaire donc, qui est lancée sur le territoire du Pays Basque Nord. Euh, donc elle a été lancée au mois de janvier dernier. Mmh. Alors comme ses euh, voisines, euh, monnaie complémentaires en France, c'est euh, des projets qui sont récents, puisqu'ils ont été récemment euh, lancés en France également. Et la dynamique est venue euh, justement d'une monnaie qui se trouve à ville sur lotte et qui, euh, en venant euh, au Pays Basque, présentait leur, euh, le, cet outil de plus euh, au fonctionnement euh, de l'économie locale. Eh bien, euh, a mis la plus salariée à plusieurs personnes euh, au Pays Basque mmh. qui étaient plus ou moins déjà dans cette démarche certains avaient pensé mais ne s'étaient jamais lancées mmh. et a permis de regrouper justement un groupe de travail qui euh, depuis en fait deux ans, quoi, pendant un an et demi a travaillé sur ces projets de monnaie locale quoi. Et donc doute crois possible donc si je, je vis admettons je vis à l'extérieur du pays basque mais je suis basque oui donc euh, j'ai envie d'utiliser un est-ce que je peux le faire ou c'est possible qu'est-ce qu'il faut que ça f... qu'est ce qu'il faut qu'il se passe pour que ça puisse se faire par exemple alors on euh... Il y a deux choses. En fait, déjà, la première, c'est que euh, la démarche s'est lancée sur un territoire bien défini. Euh, parce que le but de Logeco, c'est donc de consommer local et de consommer avec les commerces de proximité, profession de proximité, justement pour relocaliser l'économie. Mmh. Euh, donc, on a bien sûr délimité géographiquement une zone sur laquelle on peut utiliser Logeco. Mmh. Euh, donc, toutes les personnes qui sont utilisées, donc simples utilisateurs ou professionnels pour dans le réseau, doivent adhérer à l'association Logecal Monéta se rendre donc auprès de l'association ou des bureaux de change qui représente l'association adhérer donc à celle-ci, et ensuite utiliser les EJCO, c'est-à-dire euh, changer des euros en euchko Alors, euh, nous ici, on l'a lancé en Iparaldé, mais c'est vrai que, euh, déjà, en Igoaldé, euh, beaucoup de personnes sont venues nous voir, notamment lors des manifestations comme la Corica dernièrement, ou même avant, certaines personnes étaient intéressées, et ont quand même euh, eu, changé des euros en EJCO pour justement utiliser ces EJCO-là. Bon, il y a le côté euh, intéressant de, de manipuler cette monnaie complémentaire euh, mais il y a aussi cet aspect où les gens ont conscience de l'utilité d'une monnaie complémentaire donc euh, c'est vrai que du coup cette monnaie euh, se situe que sur la zone euh, que l'on a définie mais euh, nous déjà on envisage, euh, de la ben, pourquoi pas, d'aller vers l'égualdé et donc de pouvoir euh, créer une dynamique aussi là-bas euh, Mais il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte si on passe dans un échange avec le transfrontalier donc qui serait bien sûr c'est très important pour nous puisque il y a des, des belles infrastructures qui existent de l'autre côté vers lesquelles généralement les gens n'ont pas l'habitude d'aller notamment des professionnels et nous on trouve ça dommage alors plutôt que faire venir des produits qui viennent de Paris ou du nord de la France travailler déjà avec les structures qui seraient de l'autre côté de la frontière bien sûr ce relais là. Alors en fait moi, la question ouais. forcément lié ça avec la diaspora bien sûr. Oui, oui voilà. Là, bon le weekend dernier, j'ai reçu ici les marseillais hein, Fernando Sabalsa qui nous dit à l'instant belle émission une fois de plus, Benoît. Euh, au fait, il faudra que tu me dises ce que veut dire mon nom exactement en basque. Euh, J'ai plusieurs versions, encore bravo. et eh bien, Fernando, cherche. et ah. <rire> cherche Un basque ah. doit toujours chercher. Euh, donc, en fait, l'image, c'était que... Euh, mmh. Là, par rapport au système, donc, la relation euh, client-producteur, mmh. euh, admettons, moi, si je prends l'exemple de Boise, dans l'idaho où ouais. il y a un quartier basque avec un supermarché basque dont les produits viennent du Pays bas Ça veut dire que les producteurs sont basques. Mmh. Si les producteurs adhèrent à la Ousco, déjà d'une d'une part. Ouais. Voilà, il faudrait parce que c'est apparemment c'est quand même pas gagné non plus, il faut que les gens a, voilà, oui, oui. il faut que ce soient des producteurs d'iparalde d'une part d'ailleurs mm -hmm. parce qu'il y a aussi pas, pas beaucoup de producteurs d'égalde. Mais si les producteurs si les producteurs de ces boutiques là donc les ouais les producteurs mm -hmm. exploitent le Ushko. Et si le, la boutique accepte aussi d'exploiter l'expo Ushko. Le ouais. Alors ça veut dire que le public là-bas pourrait... pourra éventuellement utiliser le oui. Mm -hmm. Euh après ça délocaliserait le projet mmh. dans cette zone-là alors que n'importe quelle diaspora oui, oui. c'est sûr que ça serait euh, super si moi je peux aller euh, à Buffalo euh, <rire> ou à San Francisco <rire> si possible hein. voilà euh, et puis euh, utiliser des Oshko là-bas mmh. alors bien sûr il y aurait quand même un fonctionnement à mettre en place alors mmh. c'est faisable justement aux états unis puisque euh, ça existe déjà, il y a des monnaies complémentaires aux états unis alors pourquoi pas une monnaie qui euh, coïnciderait avec celle de l'Oshko, il faut que Bien sûr, il y a une question de valeur aussi. Ici, on aurait égal au nocho donc ça pose aucun problème. Après il faudrait voir avec euh, donc le dollar comment on pourrait euh, avoir l'équivalent. Oui. Euh Il y aurait une organisation à voir bon c'est vrai qu'on n'est pas sur ça au début parce qu'on est encore en face de la semence là ça fait deux, deux mois qu'on est dessus donc oui bien sûr ça, ça c'est dans le creux de notre tête et ce serait vraiment très intéressant pour nous et même pour euh, toutes les personnes qui veulent utiliser cette monnaie complémentaire et donc du coup de faire travailler toujours les producteurs locaux ici hein. et alors quand vous avez créé justement donc cette monnaie locale, est-ce que vous avez eu des réactions de de l'extérieur des communautés de base ou pas, enfin est-ce que vous avez été contacté alors, alors, ensuite surprise, en soutien, c'est génial on veut des infos, enfin, est-ce qu'il y, est qu y a eu une réaction en fait Il y a eu des réactions oui. euh, bon, moi personnellement j'en ai entendu parce que bon j'ai la famille euh, euh, qui avait déjà réagi en entendant ça mmh. euh, on a eu bon, la grosse réaction comme je vous disais tout à l'heure c'est euh, bien sûr euh, les personnes dégoldées qui euh, ont vu ça euh, avec beaucoup, qui ont compris ça avec beaucoup d'intérêt puisque eux aussi étaient déjà dans une démarche euh, similaire Donc maintenant, à nous de trouver en fait... Euh, euh une monnaie complémentaire qui puisse euh, euh, être co euh, correspondent vraiment à, à ce que l'on veut entre ce transfrontalier bon. mmh. en sachant que ça nous réunirait parce que certains nous ont dit alors bien sûr on a eu on a eu des critiques ah voilà on va encore nous diviser par rapport au sud de ça alors que nous la question n'était pas sur ça on n'est pas là pour diviser les gens on est là justement pour euh, créer ce lien de proximité cette relocalisation ensuite porter des sûr, solutions voilà, apporter aussi des solutions et on sait que les personnes sono ont réfléchi de l'autre côté et c'est pour ça on a tellement été sollicité qu'on a euh, on a une journée qu'on a prévu exclusivement le 20 avril là à à Surbayon on va accueillir toutes les personnes qui qui est intéressées de l'autre côté et il y en a un bon paquet donc qui ont des projets similaires donc à nous maintenant euh, alors nous dans l'immédiat on est on est surchargé de travail donc euh, on va on veut pas non plus on veut que le projet déjà aboutisse euh, ici c'est-à-dire euh, on est une on va dire une une cohérence dans le projet, une organisation qui soit bien posée mmh. et c'est sûr qu'ensuite on va leur, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire avec eux et ça là ça de devenir intéressant puisqu'on va toucher encore plus de monde mmh. et donc euh, du coup avoir une proximité qui sera beaucoup plus intéressante voilà Alors Ce qui est très très dommage mmh. par contre c'est qu'Adelaïd ne soit pas avec nous Adelaïd, Gaïchotoulila elle est malade, ah. ouais. qui elle-même en tant qu'entrepreneur a adhéré à l'Euchco donc je voulais la faire ah, ouais. intervenir ouais. là-dessus en tant que chef d'entreprise de savoir mais pourquoi elle-même avait fait cette démarche-là mmh. parce que justement il y a aussi aussi l'impact social et l'intervention dans économique mais au niveau culturel parce que je crois qu'on subventionne indirectement, enfin on finance en partie pour un faible pourcentage du moins une association de son choix c'est ou alors c'est la, la fondation tout simplement. Voilà, alors euh, bien sûr il y a ce système donc euh, d'utilisation de l'Ogeco qui est concret puisqu'il est visible par l'utilisation des, des billets Euh, mais il y a aussi cet aspect donc de soutien aux associations locales mmh. c' alors ça c'est une idée qu'on a qu'on a, qu a prise au, au, en allemagne en allemagne ou là bas le kimur avait fonctionné depuis le début depuis 10 ans il fonctionne là bas en bavière sur un système de de soutien aux associations alors comment ça se passe ça veut dire que moi simple utilisateur ou, ou en tant que professionnel j'adhère À Lors de cette adhésion, je parraine une association. Cette association qui doit rentrer également dans le réseau. Euh, donc, euh, moi, je la nomme. Il faut qu'il y ait 29 29 autres parrainages, c'est-à-dire 30 au total, pour que cette association puisse toucher une, un équivalent à qui serait important et qu'elle puisse réutiliser. Donc, euh, cette association donc qui a adhéré, au bout de l'année, va toucher 3% de toute la somme que moi, personnellement, je vais changer ainsi que les 29 autres. C'est-à-dire que euh, ça va faire un certain nombre euh, une certaine quantité mmh. de chèques parce que ce sera reversé en le mmh. que cette association pourra réutiliser après au, au, avec les commerces et autres associations de son entourage D'accord. Voilà. Bon. Alors moi je vais, je vais quand même annoncer ce soir mais bon Adélaïde a déjà des relais chèques puis l'association sortie Provincia qui va y adhérer de fait aussi. Donc voilà, ça vous en fait de plus hein. Très bien. <rire> mais euh, on ouvre les bras et en plus généralement la diversité au niveau des entreprises et des associations nous permet en aussi de d'envisager d'autres choses, c'est-à-dire qu'on se nourrit aussi parce que des personnes ont des retours euh, voilà on a pensé à, à pas mal de choses c'est vrai, mais euh, voilà il y a des caractéristiques auxquelles on n'aurait pas pensé ces entreprises mmh. qui rentrent dans le réseau nous permettent d'évoluer de faire évoluer le projet, on a besoin de ça également quoi ah oui. voilà. et, et donc l'EUJCO euh, demain ça peut être quoi Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça peut être encore autre chose Alors euh, nous on est en train de réfléchir alors à un chèque qui serait euh, qui pourrait être échangé de, de manière électronique, c'est-à-dire euh, mm. par virement surtout pour les, les, les entreprises euh, qui feraient des, des qui font des transactions euh, aujourd'hui euh, par virement. Euh, on veut aussi faciliter, c'est-à-dire que et, euh, faciliter cet échange-là et si il faut il faut qu'on utilise aussi les systèmes et qu'on voit un petit peu ce qui se fait euh, aujourd'hui, c'est vrai que mm. on c'est terminé les gros chèques que l'on pour payer les fournisseurs, on passe par des virements directement Non. Donc nous on, on y réfléchit quoi en tout cas on y, on y pense et on'est vrai qu'on on a un gros chantier sur ça on regarde aussi ce qui se fait ailleurs en france et puisque certains euh, partent que sur ça euh, dernièrement dans les midi pérénées il euh, a une monnaie qui va se lancer ils vont faire que du que du parviement interentreprise c'est un système qui existe en suisse notamment et donc eux, ils s'inspirent de ce système là où c'est un on change que par virement interentreprise quoi un système de cri interentreprise donc voilà Logico va évoluer, euh, c'est sans hum. aucun doute c'est sûr qu'il va évoluer en plus si on l'exporte euh, dans nos, dans l'onde diaspora ben on va s'enrichir de ce de ces dynamismes là et euh, ouais. d'autant plus quoi. Voilà. D'autant plus que, comme on en parlait tout à l'heure que dans certains pays de diaspora où il y a aussi des aussi monnaie locale euh, qui existe déjà en Argentine euh, Alors, en Amérique fait ar il euh... voilà, l'Argentine ils ont un, un grand passé je crois qu'il y a des connaisseurs euh, des méga connaisseurs on va dire euh, au niveau des monnaies complémentaires aux Etats-Unis aussi parce que moi j'ai eu la visite euh, le mois dernier euh, de la monnaie des gens de la monnaie du, euh, du break share dans le Massachusetts qui sont venus nous voir eux ils ont créé leur monnaie depuis 2006 qui s'appelle le break share quoi, du même nom que je crois que c'est une région du, des états unis qui était venue par curiosité rencontrer euh, eh ben, voir un petit peu les dynamiques qui au, au niveau des monnaies locales et donc on avait pu rencontrer échanger euh, sur cette monnaie là ouais. et, et, et donc <rire> là euh, le prochain rendez-vous pour les OJCO c'est quoi alors il y a beaucoup de rendez-vous alors on donne rendez-vous aux gens... Au fait. mois d'avril. <rire> oui, en fait, il euh, on donne rendez-vous aux gens à toutes les manifestations parce qu'on va essayer d'être ouais. présent au moins pour communiquer sur le concept de Logeco. Mmh. Ensuite, euh, voilà, euh, on va on va se faire connaître au moment où on va faire des premiers versements aux associations, donc il y aura du concret qui va rentrer en jeu, et aussi par rapport à le fonds d'investissement qu'on a avec Érico, mais peut-être que bon après vous pourriez questionner toujours Pierre avec <rire> leur fameuse entreprise, mais euh, en fait c'est, on va communiquer sur l'évolution et sur euh, l'impact qu'on aura sur le territoire quoi ça mmh, serait important euh, et puis on a on a toujours ces liens avec pas mal de, de mmh. presse locale qui nous suit de près euh, également quoi. Alors tout ce que tu viens de me dire là ouais. on on peut le trouver où Alors euh, nous on a un site euh, qui est donc euh, alors c'est www.uskalmoneta.org. Donc euh, il est bilingue. Alors il est et serait bien de le faire trilingue quadrilingue même dans toutes les langues si possible. Anousbek, Anousbek, voilà. Euh ouais, ou, moi je oui, par exemple. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est donc en basque et français, jusqu'au français. Euh, donc euh, voilà, là vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur la charte, nos engagements sur euh, les partenariats aussi qu'on a, euh des actus régulières et également euh, des, on, si vous voulez vous préinscrire ou euh, savoir connaître les, les professionnels, les commerces, associations qui ont adhéré, il y a un annuaire, les bureaux de change etc. cetera mmh. et ah ah, Moi j'ai aussi une réflexion. Là je sais qu'il y, y a Pierre Mendibourk qui m'a dit que justement euh, il aimait bien euh, Kensaspi, Kensasfil. Ouais, oui. donc euh, je te propose d'écouter euh, Egoa Castindo. Bon très bien. pi eloetakin eta behar bada gurekin izan ndena ekaineko emankizunean. Hala, Beraz Robert! Let's go for a small translation. Sure. Uh, Shabby Camino was here to explain uh, the new uh, local complimentary money called the Ushko. Uh, also, uh, uh, Shabby has a family in the diaspora. Uh, he's uh, a cousin of Kate who was on the show uh, not too long ago. Uh, going back to the complimentary money, uh, it is specifically designed for uh, the northern Basque country. Uh, it's been in the works for two years, and specifically for this uh, ter territory to try to relocalize the rich riches uh, for the economy. Yeah. Um A lot of people uh, have been showing interest in it, and there has been a lot of interest in Hegawaldeo, uh, the southern Basque country. And that might be one of the future projects as the Ushko develops and solidifies to, to try to establish a cross-border relation with uh, the th southern Basque country. Uh, Benoit was also asking about potentially using it in the diaspora. Again, uh, Shabby mentioned that we should, well, at, at the beginning, that it will be solidified. A, and the first time locally and then potentially places like in the United States and in Argentina where complementary money already exists. And something that I learned today in Massachusetts, there's a money called Berkshire uh, that's in place there. Salah, the, um, Robert. Yeah. <laughs> yeah. And the, the, one of the other interesting aspects is that uh, local associations that uh, sign up to use it, if they have people within their uh, association that sign up to use the Ushko, the money that they put into uh, the system, those associations will get 3% of, of that total to help fund their their projects. Uh, in, in the future, they want to move towards electronic uh, movings of money and uh, potentially using uh, other languages. You can find out more information on their website at uh, ushkolmoneta.org. Voilà, et bon, Nick Beritz, aurait été le téléphone au Sembakia, c'est un gai-ski, et je m'étais trompé sur le numéro de téléphone, dites donc, faut le faire, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'appel. Donc, par c'est quand j'y a un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, donc pour gagner une paire de bretelles, et venir avec nous à l'émission du 5, mais il faut téléphoner, Oh, 0559 59 60 30 daitu berdu zuez, zelo boz boz medelati, boz medelati, iru lagoi, ogoita amar. Ara, beraz, uh, itzulpenaiteko euskaraz euskoa, be, estu balio, zentat, blakarrik joan behiatzea, egin webgunea, dena bizkunzeetan delako, beraz, orgoita, dut webgunearen elbidea, euskalmoneta.org euskalmoneta.org Alors chez Ordonne Camino, Si je si je te dis Kate, Marty, Jay, Adam, John, Randy, Cody et René. Ben je dis euh, quelle belle famille. Voilà, ce sont tes cousins, Oui, tout à fait ouais, mes cousins et euh, je les salue, j'espère que la plupart m'écoute. Euh, et donc euh, voilà mais il me tarde de les voir vivement mmh. la prochaine réunion de famille euh, mmh. que l'on fera je ne sais où hein. <rire> parfait Alors, on va continuer avec euh, Pierre Mendibour hein. Pierre Mendibour de Gougou Léquine Pierre Mendibour d'Aérico Ataldearen l'endakalia bonjour Pierre Bonjour. Bonjour, comment vas-tu Bien. Pas trop tendu Non, après chabi tout est beau. Bon, tout est beau après Chaby. Donc, je sais que... <rire> Alors, Pierre est un phénomène, je vous préviens. Donc, euh, tu ne vas pas tous me le dissiper, s'il te plaît. Donc, euh, Pierre est, est un acteur, euh, on va dire, majeur, j'ai envie de dire, au niveau du développement économique à Niparaldé, pour son implication, comme l'a dit chabi tout à l'heure, au niveau de l'Euchco, pour l'implication dans divers projets depuis quel âge, Pierre Tu as commencé à quel âge 21 ans. Tu as commencé à 21 ans. Alors, raconte-nous un peu qui est Pierre Mendibourg. Ouais. Enfin, de... je suis un enfant de la diaspora, comme beaucoup d'auditeurs, des millions d'auditeurs évidemment, puisque fils d'une mère de Soule et d'un père du labour qui ont immigré à Paris pour trouver du travail. Comme beaucoup, ils se sont rencontrés à l'Echeco à l'Ochea de Paris, et quelques temps après, je suis né à Paris évidemment. Alors donc, euh, bizarrement, quoique fils de fonctionnaire et frère de deux fonctionnaires, on ne se refait pas, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Voilà, donc comme je disais, à 21 ans, j'ai créé ma première société, puis tous les deux ans, je démarre un nouveau projet. Et donc, euh, tu as été effectivement, donc euh, tous les deux ans, tu crées un nouveau projet. Euh, tu es arrivé à MN Érico, à quand Eh j'ai été accueilli à MN, l'association, puis après Érico, à la, la société, en 1990. Puis j'étais administrateur en 94 et président depuis 2002 d'accord et éricois a pour vocation de favoriser le développement économique du pays basque je crois oui ben il vaut mieux puisqu on n'arrête pas de le dire depuis 32 ans donc éois a pour vocation exactement de favoriser le développement économique en pays basque et c'est pour ça que en parallèle pour assurer ce développement depuis 4 1994 éricoois est membre du conseil de développement du pays basque et même fait partie du conseil de direction en qualité de trésorier depuis 5 ans oui donc tu es un homme surbroqué Oui, voilà. Hein Tout à fait. <rire> Alors, euh, son action, c'est quoi, en, assez simplement, on va dire, hein, à Eric Hoa euh, L'action d'Eric Hoa Allons y Bon, mais Eric Hoa a été donc créé en 1980, dans une période riche d'initiatives en 1980. Très belle année. Donc, depuis 30 ans, ces mêmes fondateurs ont construit des groupes industriels comme Sokoa, diffusé le monde coopératif dont parlait... Euh, Jean-Michel Arachquette, avec une centaine de scopes qui ont été créés au nord, c'est les scopes. Et ses fondateurs ont aussi accompagné l'éclosion d'un syndicalisme agricole avec ELB, puis la Bonne Chagamara, et favorisé aussi une dynamique basque avec la création du conseil de développement, justement. Euh, je suis un jeune entrepreneur aujourd'hui. là J'ai une idée, j'ai des difficultés pour trouver un financement. Qu'est-ce que je dois faire comme démarche Ben déjà, il faut que je, je dise ce que fait Eric Ouah, parce que ça j'ai un peu zappé la question, tout compte fait. Donc, euh, Eric Ouah, elle finance uniquement les sociétés. Donc, il faut savoir qu'elle apporte du capital et intervient donc comme un associé financier. dans les banques sont alors nettement plus favorables pour prêter. C'est quand même le sujet, c'est comment on obtient des financements pour développer son entreprise, ou la créer. Donc ainsi, potentiellement, avec ces 10 000 euros que peut, par exemple, apporter Éricois, un projet peut arriver jusqu'à 80 000 euros. On appelle ça l'effet levier, qui est assez connu chez les chez les banquiers. Donc Éricois est une société de capital risque, mais elle est unique au monde par son actionnariat. En effet, Éricois est la représentation du peuple, puisque sur uniquement y Hipparaldé, soit 280 000 habitants, elle a plus de 4500 actionnaires dans près de 4500 de 4100 pardon là simple particulier comme vous et moi Benoît et d'autres bien sûr autour de la table je pense que tout le monde est actionnaire de Rico quelle chance <rire> Donc Rico détient aujourd'hui plus de 6 millions de patrimoine et avec 2 millions en trésorerie elle peut investir en pays basque en hyperalée quasiment et en moyenne annuelle à peu près sur 15 projets pour un total de 600 600000 euros. Donc en 32 ans, si on fait le cumul de tout ça, et ben a accompagné 360 entreprises qui ont créé ou sauvegardé plus de 2700 emplois. l'été Horatz <laughs> uh, Xabierlete den bida Antolatzen duena uh, voilà, Xabierlete den homenez uh, uh, Kantalida kantolatzen duena Gero ukanenu gure bai gurekin Pierpol Bersaitz, Beniatasari, Naya Rublez Gabi Mueska, Matin Erekar, Noele Lorga Eta beste sorpresa asko Robert Milesker bah de jotas Milesker d'eneri thanks this guys for yes Milesker Jean-Michel la rasquette est ortzagatik gulikin Milesker suerita d'eneri bisiki interesgarria izan baita hala va showera laburra baina on alaile hein hala Jerome Lespar un 1008 esker Milesker merci beaucoup reçu et Et puis euh, que tout que tout marche. Écoute tout marche, il y a pas de raison. Voilà, et puis on va porter les bretelles tout à l'heure. On espéramment des bretelles avec Locho. Bueno, Shabi Camino. Justement. Ordonne, euh, Un petit message à la famille là Je vous embrasse tous et puis euh oui, Ah Mila Ça, Milapoche. Et, <rire> et puis à très vite. Voilà, et Marti Camino, et euh, a très bientôt ici. Ouais, voilà, et avec la guitare. Marty, Camino soon in the Basque Country with your guitar. OK. Pierre Mendibour, euh, donc, président de l'Erico, multi-acteur. Euh, ah, ça y est, je l'ai trouvé, c'est mon basque bondissant. <rire> donc, euh, mon youki bondissant. À la bande à demain. Oui, c'est un déner. À la c'est un déner. Mais lesquels ont un débat et lesquels un débat. Robert, merci à toi pour l'effort surhumain que tu as fait de faire cette émission. Je uh, <laughs> because pourquoi il, il, il aimerait quand il revient uh, très bientôt Parce qu'il en a marre d'être tout seul Et c'est très dur pour lui en fait C'est pour ça Alors, il y a un exemple Il y a un exemple Il y a un exemple Il y a Et il a un exemple Maria Carolina Isangoda Il a un exemple Il y a un exemple Il y a un Audrey Jacob uh, Mel Mel Igor Iguina uh, bordé ostétique. Ala belas bitou bigomita milesker, Hasta pronto, hasta luego. Ikusharte, milesker radio. Oh, Sortzi erri aldak zuzenean Euskal irratietan. Euskal diasporaren emankizuna. kizuna. Ila betero, lehen igande guziz, harratxiko sortietatik goiti bederatziak eterdi arte. Ereplika hastelenean, harratxaldeko zazpiontan. Sortzi erri aldak zuzenean. Euskal irratia eta sortzi provinziak elkarteak antolaturi. agarrir gogoan diete irir guretako aizero hori tarta preshoweri laguntza naize karri arrantzale baigutari guretako aizero hori tarta preshow Ushkal duna dierako Apirilaren sortzia Azteleina ongi etori et Azte ontako lembiziko Onda iziela